Bravo tous, merci de nous rejoindre sur Isanganero. Nous sommes le 10 juillet 2021. Voici les grands titres de cette édition de la mi-journée. 71 journalistes burundais prestants à Boujou Mouraï à l'intérieur du pays, formés pendant six mois à différentes thématiques journalistiques, dont la recherche et le traitement de l'info économique, ont reçu leur certificat ce vendredi à l'occasion de la clôture du projet Média Sapote tout de l'ONG La Benevolentia. Vous aurez les détails sur ces thématiques abordées avec le chef de mission de cette organisation de droit néerlandais. Et quatre anciens députés sont entrés d'exil ces trois derniers mois, alors que le politicien Pancras Chimpae est au pays depuis ce mercredi. Ce qui fait dire aux porte-parole du ministère de la Sécurité que des Burundais sous mandat d'arrêt international peuvent rentrer et que leur cas est traité par la justice. Vous l'entendrez. Et la correction de l'examen d'État édition 2021 donnant accès à l'enseignement supérieur s'offrira dans cette province du pays. Les épreuves ont pris fin ce jeudi et les copies d'examen sont en route vers Bojumbura. Voilà pour le sommet. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Oh L'amélioration de la recherche et le traitement de l'information économique, c'est l'une des plus-values des sessions de formation de six mois à l'intention des journalistes. C'est l'avis du chef de mission de l'organisation non-gouvernementale La Bénévolencia au Burundi. Ce vendredi, lors de la remise des certificats, 71 journalistes formés par la dite organisation dans le cadre du projet Média Sapote 2. Nestor Nourouziza a indiqué que d'autres journalistes en bénéficieront également à travers d'autres projets en cours de préparation. On l'écoute. Je pense que la plus-value, c'est à trois niveaux essentiels. Le premier niveau, c'est d'abord avoir pu donner, donc mettre à niveau des journalistes qui, pour certains, étaient nouveaux dans le métier, euh, moins de deux ans, n'est-ce pas, dans la profession, et qui ont donc pu avoir les fonds basés du journalisme, mais là, ils savent ce que c'est. La deuxième plus-value, je pense que ça se situe au niveau du rendu même. Quand j'écoute les reportages, quand j'entends les interviews, quand je vois certaines analyses commencer à venir, je me dis, il y a quelque chose qui a changé. Quand j'entends des reportages, Aujourd'hui, je sens la description, je sens que donc, le journaliste est y était. On ne confond plus, n'est-ce pas, par exemple, ce qu'on appelle euh, un reportage et ce qui est en papier enrobé. Le troisième niveau, c'est au niveau des questions économiques essentiellement et de l'analyse. Ça fait quand même deux, trois mois que je lis, surtout dans la presse en ligne, même aussi dans les rédactions, des notions économiques qui sont abordées par les journalistes, alors qu'avant, c'était presque un tabou. Il n'y a pas des gens vous disaient ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment ils peuvent euh, gérer les questions économiques. Mais je le sens. Maintenant, je le vois. On analyse l'objet, le les journalistes le font maintenant. Je n'avais pas encore vu ça les années passées. Je vois comment ils abordent aussi des questions, même au niveau donc, des questions économiques, au niveau du marché. La façon dont ils s'y prennent aujourd'hui, c'est beaucoup plus professionnel qu'avant. Donc, euh, la recherche aussi documentaire, je la sens à travers le journalisme. Il y a des formations qui sont similaires qui vont venir bientôt, mais ce ne sera pas aussi long. Ce sera dans un autre projet, mais dans le même projet, je pense que si tout va bien, il y aura des formations qui vont venir, mais qui seront plus pratiques. C'est-à-dire, pas de la théorie, mais faire corriger, faire corriger. Donc, ce sera vraiment des choses où l'on va sur le terrain, où le journaliste apprendra, apprendra vraiment le métier en se frottant réellement aux réalités du terrain. Nestor Mourouziza, chef de mission de l'organisation non gouvernementale La Bénévolencia. Des Burundais sous mandat d'arrêt international peuvent rentrer, mais leurs cas doivent être traités par la justice, affirme le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Pierre Ngouriquier appelle d'autres politiques en exil à rentrer. Il le dit après l'arrivée au pays du politicien Pancras Chimpaye. Ce porte-parole de ce ministère précise en outre que quatre anciens députés ont regagné le durant ces trois derniers mois. L'appel qui a été lancé par euh, son Excellence le Président de la République lors de son investiture à tous les Burundais réfugiés à l'étranger pour qu'ils rentrent dans leur burqaille est maintenant entendu. Cela est prouvé par le retour massif des réfugiés. Depuis 2017 à l'année passée, on avait déjà accueilli plus de 350 000 Burundais qui étaient réfugiés. Cette année passée, on a accueilli plus de 80 000 Burundais. Et pour cette année, on compte en accueillir autour de 240 000 réfugiés. Il y en a qui disent qui ne peuvent pas rentrer, craignant pour leur sécurité suite aux mandats d'arrêt internationaux qui, rentrent, qui ne rentrent pas. Qu'est-ce que vous dites à ces gens Nous disons à ces gens de rentrer parce que le droit de regagner son berkai, c'est un droit qui est garanti par la loi burundaise. Faut il faut qu'ils rentrent. S'il y en a qui ont des problèmes avec la justice burundaise, eh bien, ils vont alors aller vers cette justice pour que leur cas soit analysé. Mais d'emblée, on ne peut pas interdire quelqu'un de regagner son berkai parce qu'il y a un mandat d'arrêt une condamnation. En rapport avec les événements de 2015, il y a eu une condamnation de 34 personnes. Est-ce que ce n'est pas de ces gens qui peuvent rentrer et appréhender une fois qu'ils mettent le pied à l'aéroport international de Bujumbura Vous savez, lorsqu'il y a des crimes qui ont été commis et qu'il y a des auteurs qui ont été euh, déjà jugés, il faut laisser la justice faire son travail. Est-ce qu'on ne peut pas dire que rentre un politicien choisi, voulu par le gouvernement burundais Qu'est-ce que vous répondez oh, Non, non. Il rentre à, à, Un politicien qui le veut, parce qu'on ne le force pas à rentrer. Il s'agit d'un rapatriement volontaire. Pierre Mouriquié, porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Et le Conseil des ministres, tenu mercredi de la semaine en cours, a constaté que la filière café n'a pas connu des avancées malgré les réformes engagées. Prosper Naurguami, secrétaire général de l'État, précise que les ministres des Finances et celui de l'Agriculture doivent collaborer pour établir les, respons les responsabilités dans cet échec. On l'écoute. Malgré les réformes émises en place par le gouvernement dans la filière café, suite au programme d'ajustement structurel initié par la Banque mondiale depuis 1986, la filière café n'a pas affiché les performances attendues et des difficultés dans le secteur ont persisté. Suite à cette difficulté, et considérant que le secteur café reste le poumon de l'économie nationale, le Conseil des ministres, en sa séance du 1er décembre 2019, a pris la décision de réengager l'État dans la filière café en adoptant la stratégie de redressement, de redynamisation et de pérennisation de la filière café. En conséquence de cette décision de réengagement de l'État, trois mesures ont été prises. Des difficultés ont été rencontrées lors de la liquidation des Sogesta et de la Sodeco et tiennent à deux raisons. Concernant les voies de sortie, comme les rapports d'expertise des actifs et de Sogesta Sodeco mis à la disposition de l'ODECA sont déjà disponibles, les mesures suivantes pourraient être envisagées. Le gouvernement devrait accepter de les racheter selon les valeurs actualisées. Avec la prise en main de la filière par l'État via l'Office de développement du café ODK, les caféiculteurs sont payés dans les délais. Compte tenu des ressources matérielles et financières que l'État avait mises à la disposition de ces sociétés, il faut qu'il y ait un audit afin de calculer toutes les valeurs des actifs en location. Dans les calculs à faire, il faut tenir compte des avances que l'État a débloquées seul pour payer les producteurs du café. La liquidation devrait se faire dans la transparence, avec partage de responsabilité à tous les niveaux, car c'était des sociétés mixtes suivant les apports de chacun. Les ministres en charge des finances et de l'agriculture vont collaborer pour établir ce que ces sociétés doivent à l'État et procéder au recouvrement, même forcé en cas de besoin. Le cas échéant, le ministère de la Justice pourra être requis. Prosper Naurguami, il est secrétaire général de l'État. Il est 13 h 04 à Bujumbura et sur Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo vous ratez l'essentiel. L'examen d'État édition 2021 s'est bien déroulé dans tous les centres de passation. C'est une évaluation faite par la présidente de la commission de cet examen d'État édition 2021 qui a pris fin ce jeudi. Dorothée Sirawahenda précise que les copies sont en train d'être acheminées à Bujumbura. Elle ajoute que la correction de cet examen national se fera dans cette province du pays. L'examen a très bien passé. Nous avons au niveau national centres, un centre qui est au Kenya, pour les enfants qui étudient au Kenya. Depuis Marlo 6 jusqu'aujourd'hui le 9, l'examen est passé très bien. Il n'y a pas eu de problème à signaler. Donc, demain, nous attendons que les présidents des centres amènent les copies des élèves dans la commission. Nous avons ce petit centre de correction, c'est-à-dire la mairie d'Obujumbura, en province Kayanza, province Muyinga, province Ngozi, province Rumongue, la province de Buruli, ainsi que la province de d'Ogitega. Donc, ce petit centre. Dorothée Sirabahenda, présidente de la commission de l'examen d'état, édition 2021. On en parle depuis des semaines, le sucre est toujours introuvable dans certaines boutiques et alimentations dans certains quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Les boulangers qui se sont entretenus avec nos reporters affirment qu'un sac de 50 kg de sucre qu'ils achetaient à 115 000 francs burundais leur coûte aujourd'hui 150 000 francs. Malgré cela, l'on commence à observer que cette denrée est disponible au prix officiel de 2500 francs pour le kilogramme dans certaines boutiques et alimentations se trouvant dans la commune Moukaza. Les détails avec Elie Nibel, Nibikila. La pénurie du sucre s'observe dans les boutiques et alimentations se trouvant au nord de la capitale Bojumbora, surtout dans les quartiers Nyabagere, Winhekwa, Gisandema de la zone Gihosha. La situation est pareille dans la zone de essentiellement au quartier Milango 1 et 2, quartier Guitouro, Heha et Kavumu. L'un des habitants de ces quartiers dit ne pas comprendre les causes de cette pénurie. Il y a l'épinerie du sucre ici, ici chez nous et notamment ici chez nous dans la commune urbaine de Nahangwa. Il y a une pénurie vraiment du sucre puisque ici et là quand on cherche le sucre, on ne trouve pas, on ne sait pas les mobiles. Puis ici il y a même il y a les gens qui manquent du sucre. Il y a les malades, il y a les enfants, il y a toutes sortes confondues de la population. Nous tous, nous avons besoin du sucre. Un des boulangers rencontrés indique qu'un sac qui s'achetait auparavant 115 000, s'achète pour le moment à peine 150 000. Les consommateurs de sucre en mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de suivre de près cette situation. Nous demandons à ce que notre gouvernement fait le possible voir comment est-ce que la population puisse avoir du sucre. Et ce que nous demandons, nous demandons à ce que il y a les grossistes ou bien les commerçants qui reçoivent des sucres et puis on ne sait pas là où ils mettent ces sucres une fois on trouve les gens qui gardent les sucres au lieu de donner à la population vaut mieux de les appréhender et distribuer les sucres la population ainsi que même l'argent qu'on puisse le mettre dans le gouvernement. Si une fois on ne punit pas ce genre de gens, ils vont continuer à garder le sucre n'importe comment au moment où la population a besoin du sucre. Cependant, certaines alimentations et boutiques se trouvant en zone ombendo Mokaza, notamment dans la zone Nyakawiga et sur l'alimentation du midi se trouvant en zone ombendo Rohero, le sucre est disponible Au prix normal, c'est-à-dire 2500 francs burundais par kilo. Elinibel, Lani et les acheteurs des propriétés foncières en commune Moutimouzi de la province Bujumbura se plaignent des montants d'argent élevés exigés par les administratifs à la base pour apposer leur signature sur les contrats d'achat et souvent cela cause des conflits entre les acheteurs et les administratifs. L'administrateur de la commune Moutimouzi affirme en être au courant et demande à tout acheteur à qui on va exiger cet argent de le dénoncer à la commune et cela se concrétise même dans un communiqué signé ce vendredi par Siméon Boutoyi, administrateur de Moutimbouzi. Les détails dans cette correspondance d'Ospés Caritas-Cabañana. Si l'administrateur communal va prendre la rame, je pense qu'il va finir cette situation-là. Les acheteurs des propriétés foncières en commune et Moutimbozi se lamentent de des sommes d'argent exigées par les administratifs à la base pour apposer leur signature sur les contrats d'achat. Toujours il continue à cette il veut que ceux gouverne tout, qui fait tout. Vraiment, c'est très dommage. dans notre L'administrateur de la commune Moutimouzi reconnaît que cette pratique existe chez les administratifs à la base et déplore le fait qu'il y en a même qui exagèrent en exigeant d'énormes sommes d'argent. Siméo Butoyi précise qu'il a déjà réglé pas mal de litiges relatifs à cette pratique. Les batoires ou les gâchings avant, on de la boisson comme un rafraîchissement. Les administratifs à la base exigent des sommes d'argent que je pourrais qualifier comme pot de vin. Dans toutes les réunions à l'endroit de ces administratifs, nous les demandons, nous les conseillons de cesser immédiatement cette pratique. Actuellement, pour les recalcitrants, on prévoit même des sanctions plus sévères. Il y a certains qui demandent jusqu'à 250 000 par acheteur et même au vendeur, et d'autres qui demandent jusqu'à 100 000 ou 150 000, ça varie d'une colline à l'autre. Lamentation de la population, surtout des acheteurs, des propriétés foncières, l'administrateur de la commune de Moutimbouzi, Simeo Butoyi, a sorti un communiqué ce vendredi appelant toutes les personnes à qui le chef de colline va demander de l'argent pour apposer sa signature sur les contrats d'achat à se congé immédiatement à l'administration communale. Spes Calitas Caranana en commune de Moutimbouzi pour la radio Isanganiro. Merci, espèce. En bref, un curé de la paroisse Mouzinda en Provence, Bobanza a été malmené par un responsable d'une maison de culte de la colline Ekibamgué en commune Manda, l'accusant d'avoir semé du désordre, selon les témoins sur place. La même source précise que le curé a été immédiatement menotté par un policier qui était dans les environs et conduit au commissariat de police. Arrivé là-bas, le curé a été relâché, le pasteur de la maison de culte de Kibamge ainsi que les policiers ont été arrêtés et restent détenus jusqu'à présent. L'administrateur de la commune, Manda Nadine Nibitanga, a expliqué à la radio Isanganiro que les enquêtes sont en cours mais qu'en attendant, ceux qui ont malmené ce curé sont déjà dans les mains de la police judiciaire. Et dans le reste de l'actualité internationale avant la revue de presse, la France maintiendra entre 2000 et 2500 soldats de la force Barkhane dans le nord du Mali. Contrairement au retrait des troupes annoncé par le président Emmanuel Macron, il s'agit plutôt d'une réduction des éléments. 2000 des 5000 soldats français arrivés en 2013 quitteront les bases de Tombouctou, Tessalit et de Kidal dans le nord du Mali. Alors que dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, des appels se multiplient pour le départ de la force Barkhane. Et trois jours après que le président haïtien Jovenel Moïse a été criblé de balles chez lui à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi, les autorités du pays ont indiqué ce vendredi 9 juillet avoir demandé aux états unis et à l'Organisation des Nations Unies l'envoi de troupes afin de sécuriser des sites stratégiques de peur qu'ils ne soient sabotés. Entre temps, 17 individus ont été arrêtés, 15 Colombiens et 2 Américains pour leur implication dans le meurtre du président Moïse, selon la police haïtienne.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 dont la recherche euh, documentaire et le traitement de l'info économique ont reçu leur certificat ce vendredi à l'occasion de la clôture du projet Mediasapoto de l'ONG La bénévolentia. Vous avez suivi les précisions sur ces thématiques abordées avec le chef de mission de cette organisation de droit néerlandais Nestor Mounziza. Et quatre anciens députés sont rentrés d'exil ces trois derniers mois alors que le politicien Pancras Timaï est au pays depuis mercredi. Ce qui fait dire au porte-parole du ministère de la Sécurité que des Burundais sous mandat d'arrêt, Internationales peuvent rentrer que leur cas est traité par la justice et la correction de l'examen d'état édition 2021 donnant accès à l'enseignement supérieur se fera dans cette province du pays. Les épreuves ont pris fin ce jeudi et les copies d'examen sont en route vers Bujumbura. Il est 13h13 à Bujumbura et celui-ci. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et tout de suite vous allez suivre la revue de presse. de la voilà. presse. Bienvenue à cette revue de presse. Rwanda Burundi, vers un mariage de raison Assistera-t-on dans les prochains jours à une rencontre entre Paul Kagame et Varis Tendaishimiye Ce sont des questions que se pose cette semaine le journal Iwachu. En tout cas, les deux pays voisins se sont lancés dans une opération de séduction, placée sous le signe du réalisme politique, constate son confrère. Les deux voisins ont tous ciblé leurs ennemis. Comme le président Kagame veut en finir avec les FDLR et autres FLN qui auraient le Burundi pour base arrière, il se tourne vers le président Daishimiye. C'est toujours dans ce même réalisme que Kigali s'est rapproché de la République démocratique du Congo. Du côté du Burundi, le pouvoir en place veut aussi en finir avec les groupes armés, Red Tabara. Autre FNL, Donzaba Mema, détaille cet hebdomadaire. Et de conclure que les deux voisins s'embarquent donc vers un mariage de raison. Mais notre confrère Iwachu estime qu'il est trop tôt pour voir les fruits et la solidité de cette alliance, expliquant qu'un mariage se mesure à l'épreuve du temps. Ce qui est sûr, nous sommes loin de défiler avec pancartes et injures contre le voisin du Nord que les manifestants se promettaient de lessiver et à en croire l'optimisme de M. Shingiro le patron de la diplomatie burundaise, lance le journal Iwachu. « Bientôt, une accolade fraternelle de deux présidents frères n'est pas à exclure. Pourquoi pas au royaume du réalisme politique Tout est possible. » conclut encore cet hebdomadaire. « Casse-tête énigmatique pour les entreprises agroalimentaires » écrit Burundi Echo. allusion faite ici au manque d'emballage pour les propriétaires des unités de transformation des produits agroalimentaires. La réutilisation des bouteilles à Genique est en quelque sorte douteuse, car leur nettoyage pose problème, explique son confrère. En plus de cela, un entrepreneur ne peut forcément pas savoir leur origine. On les ramasse n'importe où, peu importe leur utilisation antérieure. Pire encore, regrette Burundi Eco, les unités de transformation ne sont pas toujours en mesure de les nettoyer, à chaque fois avec des produits désinfectants, car beaucoup d'entre elles ne sont pas dotées d'un système de lavage approprié. Parfois, l'eau seule suffit, toutes ces conditions sont susceptibles d'être préjudiciables à la santé des consommateurs, conclut cet hebdomadaire socio-économique. Revue de la presse. La BP écrit sur la grogne des riziculteurs du périmètre Irukaramu dont les champs sont attaqués par la panachure jaune. Ces riziculteurs de la commune Moutimbouzi en province Bujumbura, sous l'encadrement de la Société régionale de développement d'Olimbo et CRDI, font état d'une maladie dite panachure jaune qui a attaqué leurs champs de riz ces derniers jours et ne savent pas pour le moment à quel sens se vouer. Et certains parmi eux vont jusqu'à proposer que le riz soit arraché pour être remplacé par les tomates. A constater, l'ABP mercredi sur place. Le directeur chargé de l'encadrement risicole à la SRDI a indiqué qu'ils sont en train de lutter contre cette maladie en vulgarisant aux risiculteurs les méthodes de lutte, principalement l'application des insecticides contre les vecteurs qui transmettent cette maladie. Une innovation, en un contrat de prestation de service du surveillant, écrit le journal La Voix de l'enseignant. L'innovation concernait la prévision d'un contrat de prestation de service du surveillant de l'examen des Édition 2021. En effet, explique cet hebdomadaire de l'éducation, chaque surveillant devait s'engager par signature d'un contrat de prestation de service d'exécuter cette tâche prévue par la commission en charge de l'examen d'État, session 2021. La voix de l'enseignant cite notamment l'obligation pour le surveillant d'arriver au centre de au moins dix minutes avant le début des épreuves, de ne pas répondre à aucune question des candidats, de ne pas autoriser les candidats à utiliser le questionnaire comme brouillon, de veiller à ce que chaque candidat remette main à main sa copie, de ramasser les copies de l'examen au signal donné par le président du centre, de ranger les copies de chaque épreuve par ordre numérique du candidat et d'éviter de déchirer la copie du tricheur et de sanctionner la fraude par le retrait forfaitaire des points. Deux mois supplémentaires pour les éleveurs de Rubidizi de déménager, rapporte Net Press, qui explique que cet ultimatum figure dans une lettre écrite par le gouverneur de la province Bujumbura, lu par l'administrateur de la commune Mutimbouzi, Simeon Butoyi, aux éleveurs de Rubidizi, où il a fait savoir que cette place n'est pas réservée à l'élevage. Les éleveurs de Tenga et de Rubidizi disent, dans les colonnes de ce quotidien en ligne, qu'ils ont cherché cette place C'est parce que c'est en dehors de la ville et suggère qu'il ne faut pas leur demander de déménager chaque fois que la ville s'agrandit. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndokupgayo et Jean Boskondo Imana. Restez branchés sur nous. Autres. Revue de la presse.